Avant de commencer l'histoire, il faudrait que tout le monde sache, autant les garçons que les filles, tout peut être inversé. Ceux qui parlent pour ne rien dire pourraient très bien écouter et ceux qui Pas, pourrait ouvrir la bouche histoire de dire Ils ont planté tous les dans la tête Et ça t'a de bonne humeur Et c'est bête, bête Il avait un grand hamac dans le dos pour mieux se coucher Quand il se sentait fatigué Il se cachait derrière un arbre pour pisser Et déplier son ramac Il faisait toujours deux choses à la fois Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Il était bien entendu d'une autre palette, Mais il ne savait pas pourquoi il s'est Jour, il marchait en plein désert En tressant un joint de chanvre français Voyant une fontaine Aux eaux turbulentes Qui bien heureusement fuyaient Il jeta son hamac Geste tout à fait inaccoutumé. J'ai laisse à fumer la fontaine pour regarder les eaux bulbulantes. Histoire de croire, histoire de dire, histoire de planer un peu sans son hamac de chant. Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu, vois ce, vois, je je dire? Dire? tu vois, vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Het de champ. il faut que tu de champ. Het que tu maas il faut que tu